بسم الله الرحمن الرحيم اي باب اخذناه اخيرا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين بالتوفيق وسيجي وقد وصدي اصيلة نعم عندي قرص الباب كيف تكون سجل بران انا بيسر سلام يعني اا خذ فيني انا لا بشي طول moyens كامله دوشي لا بقدر لا باس نعم ايوه Il a tout fait. بعد ذلك ஜமிபா சயாச லின் தஜாசித்து sa mère a clé, c'était des gardiens et des moutons russiens. On peut dire toi tu étais négligent, tu as fait cette erreur. Et Allah dit "Bab, m'a jugé en que بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان." Comme parce que cette communauté adore les idoles. Voilà, c'est le واقع. Onشوف qui est, qui se déroule. les témoins on le voit on le constate et c'est une chose qui est très répandue wallahi bon, az billah qul laa yata'ala alam tara allatheena ootu naseeban min alkitab yu'minoona biljibt wa't-ta'oud wa yaqooloona lillatheena kafarooha wa laa yahdhi min allatheena aamanou sabeeila en le sens où Allah dit n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre et pourtant qui croient au djibt ou au ta'oud Et ils disent à ceux qui ont mécru qu'ils sont meilleurs, de meilleure voie que ceux qui ont cru. Et à la base, Aya, ah, yeah", ça va venir descendu sur le Yahoud. D'accord. Qui ont prétendu que les Mouchines de Koraïch étaient de meilleure voie que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses euh, compagnons. dis quoi qu'est-ce avec lui Il dit en char des كلمات Aramtara Ai alam tandur nado d'adageb jar ça l'a t'a si tu n'as tu pas vu mais dans le sens un regard d'exclamation d'exfixion oto et autau qui ont reçu dans si même le kitab hadha jomn min alkitab une part car ce n'est pas tout le livre ils ont reçu mais ont reçu leur livre al-egypt c'est quoi le egypte aux sanam aux sorcier et le murad bil ladina outu naseeban min alkitab hum al-yahoud c'est dire qui croit la sorcellerie egypte c'est la sorcellerie et c'est le tarot Et ce qu'il est voulu dans ce verset-là sont les Yahoud. Al-Tagout, al-Shaytan, waqile, qullu, ma'ubida min douni Allahi wa waradin bil'ibada. Al-Tagout, c'est le sens de Shaytan, ou de tout ce qu'il y a de l'ordre d'Allah et qu'il y a de l'adorer. Et ça peut être d'autres choses. Dans le verset, c'est ce qu'il est voulu par là. Al-Sharh al-Ijmali. Il wa jihullahu subhanahu wa ta'ala. نظر النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم اين error encore عام صوته يوجه الله سبحانه وتعالى نظر سي نظر المقول به للمضاف اليه نبيه سي مضاف اليه محمد سي بدل على مر النبي انصر محمدين خاصه والمسلمين عامه الى باء تصرف اليهود الشاذه المنكره وذلك انهم صدقوا بعباده الاوثان وفضلوا عبادتهم او عبادتها على عباده المؤمنين ربهم بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه واصحابه اصحبه اي معنا اليهود يعلمون في كتبهم السابقه ان دين الاسلام افضل من عباده اوثان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وانما جاء به حق ولكن اعماهم الحسد والحقد والجمهم عن النطق بالصواب فداهنوا الكفار وصنعوهم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دونك الله وجهنا فهمه par ce verset en disant son prophète juste de constater justement avec cette cette préversion de quelque façon les les Yahouds, les juifs se comporte à comportement marginal et un comportement répréhensible qui n'est pas bon. Du fait qu'ils ont préféré يعني yani du fait que les des des des Quraysh sont venus les voir et leur ont dit regardez ce que Mohammed sallalahu alayhi wa sallam il fait qui donc est meilleur nous Quraysh ou eux? Sikaal al-Ashraf, Kad ibn Ashraf. Et leur a dit vous êtes meilleurs que. D'accord, vous êtes meilleurs que. Alors que les Yahoud جاءهم الدين والكتاب qu'ils ont reçu le livre التورة de Musa et dedans Mohammed et ses hasard ils sont cités ثم الانجيل كذلك Mohammed il est cité donc les Yahoud savaient pertinemment que Mohammed qui il était vous savez qui il était et qui était sur la vérité cependant le hasard la jalousie et le higd la rancune et le même prix que il avait pour lui les ont sortis de l'équité au point d'aller euh d'aller dire au couffeur de Corech vous êtes meilleur que Mohammed. Ata zafir mudahana phospholites. Adam insunatihim et cette sunna on la trouve aujourd'hui aussi également chez des chez des gens comme ça qui veulent tellement se faire bien voir des couffeurs s'intégrer dans le système des koufars, on parle principalement de ceux qui sont en pays de koufres, qui veulent leur part, leur privilège, agir de la même manière. Tu vas les voir être très gentils avec les koufars, Yahoud, Ansara, et autres, et être extrêmement rigides et dits avec les salafis. Toutes les critiques sont tournées par les salafis. Et toute la douceur, la délicatesse, la réveillance sera tournée par les koufars. en disant, mais ce n'est pas ça l'islam, cela, casa, cela, casa, c'est à cause d'eux que casa, d'accord, ils sont une secte, ils sont aussi, ils sont cela. Alors que ça se permet que les salafistes, qu ils disent qu'ils n'ont pas inventé. Ça se permet que la pratique qu'ils ont, c'est la pratique, d'ailleurs, même le disent, la pratique ancestrale, genre pour eux, aujourd'hui, elle n'est plus, plus à jour, donc tu reconnais qu'à minimum, on n'a pas inventé. Parce que la voie salafia, c'est une voie qui est une origine. Tu peux choix nouvelle qui arrivait à pas la suite. C'est ce que pour vous, j'ai l'islam on dirait que c'est euh l'islam c'est comme euh, un corps humain, ça y est. Il doit se développer. Genre, genre à l'époque du Nabi, c'était un bébé. Il ça c'est un bébé, c'est un fœtus. Faut il grandit ce maintenant. Ce qui change, d'accord Charge de nourriture, le bébé, moi j'ai pas de viande, moi je mange de la viande. Le bébé Il ne marchait pas aujourd'hui, nous on peut courir. Le bébé ne sait pas parler. Aujourd'hui, on a des téléphones portables pour appeler à l'autre bout du monde. Pour eux, ça change, on dit là. Donc, tu les vois, pour eux, vouloir changer l'islam. Pour pouvoir, justement, s'intégrer au mode de vie des koufars. Car à les croire, on dirait que l'islam, il n'évolue pas. On dit que l'islam, il évolue. L'islam s'accorde à chaque époque. Mais 50 à chaque époque ne veut pas dire changer le halal et le haram. Là, ce qui était ha haram à l'époque du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sal l'air en 2021. Ce qui était euh, sunnah à son époque, c'est l'air en 2021. Ce qui était halal à son époque, c'est l'air en 2021. Seul pour nous, nous, avec cette époque, on a des voitures, ça. On a des PC, ça. On a des téléphones portables, on prend l'avion, C'est qu'on n'a pas de moyens de transport en commun. Dans les maisons, on a les femmes ont des robots pour cuisiner. Dans ce qu'on délit, il faut qu'on délit. Les camises qu'on porte aujourd'hui, pour ceux qui les portent encore, c'est de nouvelles matières, mais c'est toujours le même concept, avec moi qui couvre. D'au-dessus les chevilles, jusqu'à beaucoup. Les camises qu'on a aujourd'hui, à l'époque, n'étaient pas comme ça. Il n'y a pas de bout a boutons aussi. Bon, ce n'était pas les mêmes tissus. Aujourd'hui, il y a des tissus, machallah, des tissus d'été, et tissu olive vert alors qu'à l'époque des que des tissus épais on a évolué mais oui, il veut dire c'est pas ça qu'il veut dire le veut dire ma sœur le hijab خلاص aujourd'hui c'est fini enfin, non c'est pas fini c'est pas fini pour te dire telle chose qui était haram à l'époque la la haine, en vrai yaoud el nasr ça c'est fini non c'est pas fini hada il en taqom el sa'a pas fini tout ça c'est pas fini la ijra c'est pas fini le jihad le jour où il sera en vous avez tout accompli C'est pas fini. C'est ça qui veut dire par rapport. Pour évoluer, c'est abroger. An-Naskh. Tu vois Le naskh, l'abrogé, l'l'l'abrogation la, la d'un verset ou d'un hadith d'un hukm, ça vient de la révélation. Yaqulul <st> 'aza wa jal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. J'ai parajé pour jour jour votre religion. Depuis ce verset-là, la religion elle fini. est finie. Il est en taqum bis-sa'a, c'est fini. Tu vas pas prendre un, tu vas prendre un halal qui est haram. Ou un haram qui est halal, c'est pas le droit. Ça c'est ta sharia. Si le kiffe cela, il leur fait quoi Il leur fait du cirque. Qu'est-ce qui est entré dans le jugement d'Allah Azza wa Jalla Comme l'ont fait justement les Nasralliens le avec leurs prêtres et leurs rabbins et leurs curés. Donc tu vois ces gens-là aujourd'hui qui sont à porte de l'islam, être on dit le plus gros ennemi c'est c'est le salafi. Le plus gros ennemi c'est le salafi pour eux. Parce que le salafi, justement, apporte une vision de l'islam réelle qui met fin à ce projet de dunia. Donc ça l'énerve, ça l'agace. Donc il va s'allier avec les, les, les yahouds. Il en s'enlève pour ça. Mette fort au salafi. Tout ouvre euh, une nouvelle église. Ils sont contents, ils viennent pour la euh, génération. Un musul salafi, ils il s'ouvrent, ils font tout pour le fermer. Ils vont inviter le père, euh, le père Robert D'accord Le Père Robert sera invité à faire une conférence dans leur, euh, dans leur euh, mosquée à eux. Faut leur, leur dire. Dans leur euh, assemblée. Par contre, « Cher Foulen, c'est la fille. Là, tu ne viens pas, tu n'as pas moyen. Tu es un tas d'un de territoires. Tu ne viens pas de ton pays chez nous. Je ne veux pas de toi. » Bien qu'à la base, le cher n'est pas là avec eux. S'il devait venir, il dirait « Toi, tu ne viens pas chez nous, toi. Tu n'as pas moyen. Ah, » Père Robert, il peut, mais euh, « Cher Foulen, il ne peut pas. » D'accord voilà. Demain, l'imam, il ne serait pas là dans la mosquée. Et un frère Salafi, il vient, il a taquat d'homme. Et il y aurait un frère Salafi qui a taquat d'homme pour être imam, parce qu'il n'y a pas d'imam, il n'y a jamais eu de la vie. On va dire toi que tu restes derrière toi. S'il pouvait, t'attarder le premier rang, t'attarder le premier rang. T'attarder toi, tu vas... Sauf, ahri, pardon. Tu vas être derrière toi. S'il pouvait même t'attarder le muslit, il le, le ferait. Mais ils ne peuvent pas le faire. S'il pouvait le faire, il le ferait. Mais, voilà. Sauf que c'est rime, il ne pourrait pas faire ça. Donc, pour te dire que cette sunnah, de faire préférer, de faire preuve de gentillesse envers les koufars, d'être de humain des gens qui ont le hak, c'est la sunnah des Yahouds. Et qu'aujourd'hui, les gens la piquent avec les gens de la sunnah, malheureusement. Non. Il y a un mot de <rire> la sunnah. Il y a un mot de la sunnah. Il y a un mot de la sunnah. Alors, donc cela affirme que les gens du livre ont on dévié de la religion originelle initiale. 31. Cette mondanerie dans le din et le dissimuler la vérité est une des caractéristiques des juifs. Faire des conversations religieuses et de cacher la vérité que le shirk est une des caractéristiques des juifs. 32. L'existence du shirk chez les gens du livre. Que le shirk présente les gens du livre. ولا بي لا شك ولا ريب يكون مناسبه الايات الباب للتوحيد مناسبه كل رابور دي فيرسي كابو chapitre التوحيد حيث دله الايه ولا وجود الشرك في اهل الكتاب وقد ثبت ان هذه الامه ستعمل ما عمله اهل الكتاب ومن ذلك الشرك سو فيرسي سي كوال شاهد دي لان ديريكت او مونتر ك لو شرك ايتت بريزون شي لي جون دو ليف d'accord et que le al-kitab la foi de la oumma suivra les pas d'al-kitab et seront comme eux donc nous n'y avons pas faire de chef également cependant ça c'est un حكم جزئي c'est un حكم جزئي c'est pas toute la oumma mine l'umma c'est beaucoup parce que c'est pas ces, ce ce ce cela cependant comme a dit le prophète salla Allahu alayhi wa sallam la tazalu taifa min ummati dhahirina lil haqq Toujours, il y aura un groupe qui sera apparent sur la vérité. Toujours. Donc, ce n'est pas tout le monde. Et beaucoup d'entre eux vont dévier et suivre les pas d'Erikita. Et les gens du Haqq, les gens de la Sunnah, seront là pour les blâmer, et pour conseiller, et pour diriger. Et parmi eux, même si les stagiaires, qui vont accepter, et beaucoup vont refuser. Et vont agir, comme on vient de dire, à Anifan, vont salir avec les koussars. D'accord préférons des gens avec les koufar avec les gens de la sunna qui pour eux sont des gens arriérés et des gens en retard qui ne vivent pas avec leur époque. D'accord. Ils ne vivent pas éclairé époque. Alors la molaḥaẓa là qu'il dit on a déjà cité là je, cité, je dans le citais les gens arriérés dans dars par rapport à la rhon de la descente du verset avec Qab Ashraf, c'est un Yahudi, vers qui sont venus les Quraysh. D'accord. Pareil. Yaqūl لازم دليل ثاني من هذا الباب قال الله تعالى قل هل انبئكم بشار ذلك ما سوءه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم اكردته والخنازيل وعبد الطاغوت وليك يشر المكانه واضلوا سواه السبيل دي veux donc pas vous informer de qui est pire que cela comme qui aura la pire rétribution près d'Allah Azzawajal, ceux qui l'aura maudit et ceux envers qui l'aura été en colère, ceux-là et ceux euh, et qui parmi eux aura transformé en singe et en porc, et adorateur de ta route. Ceux-là auront le pire emplacement et ceux-là sont le plus égaré du chemin droit. يَا قُلُ فِشَحِ الْكَلِمَاتِ قُلُ الْغِتَابُ الْنَبِي lorsqu'il dit قُل, à ce moment-là, il parle au prophète. Mais cela, également, va là pour toute l'oumah. Ce n'est pas un jugement qui est propre au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des قُلُ dans le Qur'an, certains sont propres au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Eh, ça c'est propre lui, c'est vrai. Mais sinon la plupart d'entre eux c'est voilà pour tout le monde. Touta'il Allah tout mu'min. Wa nabiyukum ayughbirukum, je vous affirme. Bisharin bizaalika mas'ubatan 'inda Allah. Ay jazaa' 'inda Allah yumqiyana, ce qu'on ne peut vover, la plus bonne attribution, c'est meqiyama auprès d'Allah Azza wa Jall. Man la'anahu Allah, ceux qui ont été, été maudits par Allah. Radi be alayhi, as-sagha alayhi. votre quid se soit irrité. Ceux qui l'aura transformé en singe et en porc. Et eux, ce sont des gens parmi les Yahoud. Ceux qui l'aura transformé en singe et en porc. Et fi'alan. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas métaphore c'est pas imagé c'est firlan Allah il s'est transformé en singe en por mais il est dit que ce genre là n'ont pas de descendance c'est-à-dire le singe n'est pas devient pas de ce genre là d'accord après c'est tout souvent charu makana ay akthar sharra min ghayrihim ceux qui ont le le pire le pire statut wa dhalla an saw' al-sabil اي اكسرهم بعدا عن الصراط المستقيم سيكثرون بله من الشم طريق يقول في الشرح الاجمالي يقول يا محمد يا حول الكفار من اهل الكتاب هل اخبركم بما انه هو اسوا جزاء يوم القيامه بما تظنون تظنونه بناء هم انتم الذين ابعدهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخهم كَرْدَةَنْ وَخَنَازِلْ وَعَبَدُ الْأَصْنَامِ وَلِهَذِي الْصِفَاتِ الْخَبِيثَةِ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُمْ أَشْارُ مِنْ غَيْلِهِمْ وَبَعَدْ عَنِ السَّوَامِ Donc Allah il dit à son prophète de dire aux gens du livre de leur dire vais-je donc vous informer de qui sont pires que ceux dont vous pensez de nous en fait vous pensez de nous du mal je vais vous dire qui donc est donc pire que cela Et il dit en fait c'est vous. Vous. Qui vous tire au nid par Allah Azawajel de ça. Vous vous y reconnaissez On s'occupe ici c'est mis en colère. Wal marzubi alim wa radhalin. Pardon la Fatiha. Qui a changé en porc et en singe et qui sont bien adoré les idoles. Bon. En cela ont les pires caractéristiques que les autres. Ils sont les plus loin de la vérité. Car la vérité leur refuse. Et après ça tu vois des gens qui disent nos frères chrétiens ou juifs. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit Tes frères sont des gens dont Allah a changé une partie de leur communauté en sages et en peur. Moli Azbillah. Quant à ceux qui ont accepté le haq, nous et eux nous. Gens du livre, quoi que c'était Mohammed sallallahu alayhi wasallam, c'est nos frères, les musulmans. Ils sont sur le coup ça. Et يقول الله عز و جل أَرَمْ تَرَا إِلَّا الَّذِينَ نَافَقُوا يَاكُولُنْ لِيِّخْوَانِهِمْ أَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَهِ الْكِتَابِ N'as-tu pas vu ceux qui ont euh, les hypocrites qui ont dit à leurs frères à leurs ceux qui ont mécrus des gens du livre donc celui qui va te dire mon frère ou Yahoud ou il y a Nasara c'est du Nifaq Ce sont vos frères. Vous êtes frères. -a la واحدة, la Le kufr est une seule communauté. Selon un avis. Certains ont dit dans les Yahouds, en sallant, il y a un nom de la Qayama. Tous les chisab et les chisab, tous les chisab et les chisab. Aïnahum. Tous au feu. En sallant. Les croyants sont tous au Jannah. Doute l'oumme. Sabeqa. Aïe وهذه الامه تسرون <تصفيق> جننه يقول الفوائد جواز لعن الكفار على سبيل العموم كي لا parmi de modier les kuffar de façon generale ثانيا اثبات صفات الغضب لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه ثالثا اثبات مسخ قوم من اهل الكتاب qu'il est totalement hazail. Cela affirme également que partie des gens du livre ont été transformés en sang et en porc. Quatrièmement, le polythéisme dans le livre. Le polythéisme chez les gens du livre. Cinquièmement, que vous soyez une cause de punition dans ce monde comme une cause de punition dans l'au-delà. Que les désobéissances soient une cause pour recevoir un châtiment dans cette dunya tout comme elle est une cause de recevoir un châtiment dans l'au-delà. Munasabata al-aya lil bab al-tauhid. Haythu dalalat al-aya 'ala wujud al-shirk fi ahl al-kitab bi'ibaratihim li-t-taghut wa qad sabata anna hadhihi al-umma sat'amal ma'a 'amili ahl al-kitab wa min dhalika al-shirk. Moksilamem munasaba ke le vers précédent. Ce vers cité par des gens du livre et cela concerne une de la umma qui agiron comme eux. يقول ملاحظه مسخ الله بعض اليهود كرهده وذلك لان الكرهده يشبههم يشبهون في ظاهر الانس وهم ليسوا منهم وكذلك اليهود في تحاليهم على المحرم فاين اعمالهم تشبه الحق في ظاهر وهي في باطله عدله عله جميله لذلك يقول سبح الله عز وجل اغير اليهود انصاج Car le singe ressemble beaucoup à l'homme. À tel point que des gens ont cru qu'on descend du singe. C'est-à-dire. C'est vrai, quand tu regardes le singe, les directions, on dirait un homme des fois. Comment il se comporte. Mais, le singe ne fait pas partie de l'homme. C'est notre race. Contrairement à ce que disent les darwinistes. On n'a aucun lien avec le singe. D'accord C'est parmi les preuves. Les animaux qui avaient des ancêtres antérieurs ont évolué et ses ancêtres ne sont plus présents. Et le singe, aujourd'hui, existe et nous aussi. A-djib. Le singe, il est comme ça et nous, on est comme ça. Comment ça se fait Voilà. Kadi s'est venu par... C'est-à-dire, vraiment... L'évolution a fait que l'homme est devenu intelligent, il parle, il construit, il fabrique, il organise, il contrôle, on va dire, le monde. Et le singe, on a un ancêtre euh comme ils appellent ça un primate en sorte commun, et lui il est devenu un animal sans raison. Pourquoi Pourquoi Et les autres animaux, eux, pas leur ils ont trouvé des animaux par exemple Les ancêtres de, des félins, ancêtres des requins, ancêtres des oiseaux, ils ne sont plus là, eux. Ils ont disparu. L'animal actuel est toujours présent. Donc pourquoi ce singe, il est encore là ou non, il est encore là Et pourquoi on peut faire tout ce qu'on fait nous, il ne peut pas le faire Si on a un point commun. Parce que ce que les ancêtres, les animaux présents actuellement faisaient, ils le font aujourd'hui également. Ils sont peut-être plus petits, mais les théâtres artistiques sont les mêmes, à penser émotivement. Pourquoi le singe C'est différent de nous. D'accord C'est prouvé que le singe nous ressemble. Non, il n'est pas de nous. Nous ne sommes pas de lui. C'est une race animale à part. D'accord C'est une race animale à part. Et même eux, on regarde le singe. Nous, les autres humains, bien qu'on le disait, les ethnies différentes, on est tous pareils. Notre morphologie, au moment, elle est la même. Un blanc, un noir, un rouge... demain t'enlèves on va dire à euh, la peau et tu en rajoutes un tailleur, il y a pas de différence. Le squelette c'est le même, la masse musculaire c'est la même, le système le système il y en a un gars c'est le même, tout est pareil. Parmi nous, il y a des grands, parmi nous il y a des petits. Parmi nous il y a des gros, parmi nous il y a des maigres, parmi nous il y a des euh, des différentes formes. Et même dans chaque ethnie, chez les blancs tu as des grands et des petits, chez les noirs tu as des grands et des petits. chez les rouges, c'est des grands et des petits. Ainsi de suite. Notre dentition, elle est la même. Notre alimentation, elle est la même. Notre mode de vie, il est le même. Vous voyez Le singe, regarde, il y a combien d'espèces de singes Plein d'espèces de singes. Pourquoi nous, on est une seule espèce humaine, et le singe, plusieurs espèces C'est un singe, mais tu auras le gorille, tu auras le chimpanzé, tu auras le babouin, tu auras le... le... le woustiti, le... tu auras le macaque, tu auras le... Alors comment c'est que ça là Bon bref. Vous voyez compris. De ça je n'ai plan. Et ils ont tous pour beaucoup des points euh différents. À ah, le, le rotor voilà, c'est ça ce rotor. Regarde comment ils sont. Ils sont différents. Vraiment physiquement et dans leur euh, dans leur attitude et dans leur environnement, de dessins, je vais pas trop dire ce tout endroit par rapport aux autres. Notre humain peut aller partout. Même si on dit que l'africain à la base vient d'Afrique, il peut aller au Groenland si tu lui les vêtements qu'il faut. Et celui du Groenland, tu peux le mettre en Afrique. Là-bas, il fait chaud, il y a pas beaucoup de chaleur. D'accord Mais tu as des animaux, tu changes de d'environnement, tu gèles pas. Il aura pas la nourriture qu'il leur faut. Il y aura pas l'environnement naturel qu'il leur faut. Sauf si l'être humain est là pour le donner. D'accord Donc pourquoi cette différence On a l'enseignement commun. Nous, on est resté un. Et eux sont devenus je ne sais pas combien. Et malgré tout, c'est des animaux sans raison. Et l'être humain, il est avec une raison. Et ça, il ne faut pas que tu l'as expliqué. Parce que Allah a créé d'Adam. D'un homme et d'une femme. Et Adam est venu créer une forme humaine directement. Et Adam, il est pour le beau des hommes. Et il a créé un homme. Dans le Jannah, on va rentrer à l'apparence d'Adam. Pas l'apparence de, de ton primate, là. comme tu le dis. Et ce primate-là, en plus, il est meilleur que ce que c'est Koufa. Le primate, il sait c'est qui son Seigneur. D'accord Alors que lui, il ne sait pas sa qui. Ou plutôt, il ne veut pas savoir sa qui. Donc leur théorie, elle ne tient pas de bout. Mais ils vont venir avec des, grandes, des grands discours, euh, en plus ils sont orgueilleux, ils sont insolents. Et au final, tu dis... Même chez eux, des darwinistes, on dit non. À chaque fois, en fait, ils, font, ils disent qu'on avait une nouvelle découverte. On a fait une nouvelle découverte. Alors, vous savez, vous savez rien du tout. Nous, en religion, il n'y a pas de nouvelle découverte. C'est ce qu'on a à savoir. Maintenant, dans le côté de euh, tout ce qui est euh, sciences physiques, ouais, il n'y a, a pas de problème par rapport à ça. Mais là, à la révélation, il n'y a plus de découverte. Le livre, il est là. La sunnah, elle a été elle est là, rien de nouveau. L'histoire de l'homme, on la connaît. Il n'y a rien de nouveau. L'histoire de l'homme est confirmée par les trois religions aujourd'hui principales. Donc, une seule et la véritable, c'est l'islam. Vous voyez, la Bible le confirme. Vous voyez, dans le Coran, dans le... Le Torah s'est confirmé, dans la Genèse, et dans l'Évangile également, c'est confirmé. Là-dessus, on est unanime. D'accord On est unanime. Et tout cela est bien plus ancien que leur découverte qu'ils ont faite. Donc, il dit, pour revenir au Yahoud, que le Yahoud était mis en singe parce que le singe ressemble à l'homme. Mais, il n'en fait pas partie. Les kazaliq, les yahouds, ils ont des mu'amalats, des rapports, et des agissements, qui ressemblent au haq, mais qui n'en fait pas partie. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Juhi les a mis en, en, en singe. Ils devront faire un truc haram, ils vont dire c'est halal. Ils vont faire un, un talbis. Tu vas la comprendre. D'accord Tu vas croire que c'est le haq. C'est pas le haq. C'est du haram. Tu vas dire c'est halal. Non, c'est du haram. Donc c'est comme le sage, il ressemble à l'homme, mais il, pas, il ne fait pas partie de l'homme. Et les Yahouds vont faire des choses, tu crois qu'il fait partie de la religion Ça ne fait pas partie. Ça ressemble, ça n'est pas partie. Donc voilà là, le wadi. Taïb. Dali le saaliste. Akhir dalil, n'achouz l'yom. Que l'Allah ta'ala... وكذا ذلك اثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذا تنازعون بينهم امرهم فقال ابن علي بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين خربوا ولا سيخربون هم لا موجود مشال الجنازه لا الذين خربوا على امرهم Nous c'est garabou dans. Profondino. Alors Amirim, nous avons pris un lieu de mosquée. Donc c'est de cette façon, vous allez pas du genre de la caverne que nous avons dévoilé aux gens. Faire se cacher. Pour qu'ils sachent que la vérité, la, la, la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a aucun doute à propos de leur. Alors qu'ils se tueraient entre eux. à propos de leur histoire, dans la caverne. Les gens ne savaient pas. Ils ont dit, nous allons bâtir sur eux, sur leur lieu, hein, à l'heure d'adoration. C'est un miracle. Ça revient au, au abouab de l'Isabeca. Euh, et leur Seigneur est plus avant d'eux. Qui ils étaient Combien ils étaient Qu'est-ce qu'ils ont fait Et ceux qui ont le dessus, dans leur querelle, ont dit... nous allons faire sur, sur eux leur emplacement un masjid. Un masjid. Donc, ce, cette aya aurait pu le citer à Bob Sabiqa. Il y a quoi le fichard des kalimates Aksarna alihim aidalalna alihim waadzamir li'al-kaaf. C'est-à-dire, nous les avons, avons dévoilés aux gens. Li'a'lamu aidalamir a'id alal-lazina aassaru ala al-kaaf. Pour que les gens qui les ont vus sachent قساش. وعد الله اي وعده بالبعث ان الناس سيرون ريبا فيها لا شك في قيام الساعه وكدت افواه قتلوا venir de leur امرهم اي ما ينبغي ان يعمل في شان اهل الكهف اجكموا فوت دي الجراء بهم قال الذين غلبوا على امرهم اي قال رؤوسهم رؤساءهم اريد نقرب بالصلطه انا تراجعنا على المسجد يا سكهيه بالautorite سقولت dernier mot qui ont dit on va faire sura mosjid هذا بنيفك اصحاب الكهف بودي عن العباده يقول في الشرح الجمالي يخبر الله تعالى في هذه الايه انه اطلع الناس في ذلك الوقت على اصحاب الكهف وهذه حكمه في ذلك لي يبره يباه يبرهد لبريهن و لبريهن لبريهن نعم لبريهن على صحة البحث بعد الموت ثم أخبر عما جرى من النزاع بين الناس حين ذاك وأن بعضهم رأى البناء عليهم وتفويد أمرهم إلى الله وأن البعض الآخر رأى بين المساجد عليهم وكلا يست أغزمي c'est ce qu'on vient de lire dans le verset après que les gens de la caverne aient été endormis pendant 300 ans les gens les ont découvert ils ont exécuté leur sujet et au final ils ont vu que c'était un miracle car les soirs étaient connus depuis avant avec leurs chiens ils ne savaient pas combien ils étaient et au final ils ont dit c'est un, un lieu de miracle un lieu, un lieu saint on va faire sur eux un édifice. Et ceux qui avaient le pouvoir ont dû faire un masjid sur eux. D'accord Quand ils ont dit un édifice, je ne sais pas, parce qu'ils voulaient faire juste un lieu de, de pour se rémémorer, ou Allah a l'aim, ils ont dû en faire un lieu d'adoration directement. Dessus. Al-Fawaid Isbet Kossat El-Kahf. Cela affirme l'histoire des gens de la caverne. Sa'anian Isbet El-Bahf Bad El-Maut. Cela confirme la direction après la mort. ثالثاً اتخاذ المساجد على كبور مثل الومام السابقة le fait de construire des adorations sur les كبور fait partie des traditions des gens des précédentes communautés مناسبة الْآيَة الْبَبُّ الْتوحيد c'est le même que les autres حيثوا دلت الْآيَةُ وَلَا أَنَنَ الْكِتَابِ قَدْ بَنَوَا الْمَساجدَ على كبور وَقَدْ لَعْنَهُمْ الْنَبِيُّ صَلَى اللَّهَ وَسَلَّمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ عملهم هذا الى عباره اصحابهم او بلتو ولما افضوا بهم عملهم اعذاء العباره اصحابها واصحابها وكذبت ان هذه آه الامه استعملوا عمله ان الكتاب فاستبنى المساجد على القبور وستعبده اصحابها في النهايه Donc, Les koubours, de façon générale, NBA ou Jean-Puyé ou autre. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a maudits pour cela. Car cet acte les a poussés par la suite à adorer les habitants des koubours. Donc les gens de cette communauté feront pareil. Ils vont construire des mausolées et des choses sur les koubours et finiront par les adorer par la suite. Et ils vont les adorer par la suite. Et ils vont les adorer par la suite. Et ils vont les adorer par la suite. Non. Et ils vont les adorer par la suite. Et ils vont les adorer par la suite.